Ce lundi dans le village média, vous le savez, Village Média c'est l'actualité des médias dans le village global. Mais les médias c'est également un village connecté avec son compte Twitter ad média. Et je précise que vous pouvez nous suivre en ce moment en direct sur le Facebook de Village Média. On va parler de mariage, de robe, mais pas seulement. Village Média sur Europe. Et voici le sommaire du jour, il y aura le journal du village avec Raphaël Bayot, la chronique d'Arnaud Dumanche qui a envie de se marier ou qui s'est peut-être déjà marié. Je l'apprendrai tout à l'heure en même temps que vous. Et notre invité, Christina Cordula, qui présente tellement d'émissions sur M6, sans compter les nouveaux projets que je ne vais pas tous les citer, sinon on sera encore là à 10h. Et puis, Véronique Morali, la présidente de Webedia, qui est un petit peu dans la tourmente en ce moment. Bonjour Véronique Morali, Bonjour. merci d'avoir choisi Village Média, comment ça va ben, Ça va très bien. On va vous entendre tout de suite après, le journal des médias, bonjour Raphaël Bayot. Bonjour Philippe Vendel, bonjour à tous. Alors ce matin c'est la rentrée pour ceux qui étaient en vacances, alors on va reprendre les bonnes habitudes comme le coup d'œil sur les audiences télé avec vous. Et oui, on met les moufles, on passe le coupe-vent et c'est parti, merci Médiamétrie je vous dis ça parce que c'est le moment de ressortir notre faux dicton préféré euh, week-end frileux, téléviseur, heureux car ça y est, on est dans l'automne, le vrai pluie de records d'audience donc, ce week-end et on commence avec euh, voilà le beau week-end du groupe Canal+, vendredi, l'info du vrai s'est offert son meilleur, son meilleur score de la saison avec 272 000 téléspectateurs et 1,5% de part de marché, et Dieu sait si c'est important pour la chaîne de redresser son accès C'était vendredi, c'était assez notable c'était avec Laurence Ferrari à la présentation et non Pas Yves Calvi. Exactement. Et alors pourquoi je vous ai dit que c'était un bon week-end en entier pour le groupe C'est parce qu'il y a eu d'autres records. C8 s'est offert un record de la saison. Ouais. Voilà, ça, <rire> ça c'est le bruit de Thierry Hardichon qui dit oui. Salut, ouais. les, salut. <rire> merci de nous mettre deux fois, François le réalisateur. Ouais. <rire> Trois fois. Le deuxième, c'était moi, c'était ah mon mais... imitation. Ah, mais vous êtes super fort, je me suis. Nicolas Contelouc. Ouais. Ouais, bravo. Alors, Salut les Terriens, enregistrent donc un excellent score 1 207 000 téléspectateurs, 5,9 de part de Et dimanche, record de la saison aussi pour les terriens du dimanche avec 791 000 téléspectateurs. Quoi d'autre de notable samedi Pas d'effet Claire Chazal pour On n'est pas couché. Plus tard euh, le, le samedi en deuxième partie soirée sur France 2. L'ex-présentatrice des JT du week-end de TF1 remplaçait Christine Angot. Résultat 1 150 000 téléspectateurs 15,8% de part de marché. C'est la plus faible part d'audience de la saison. Alors on passe à dimanche Raphaël. Est-ce qu'il y a des audiences intéressantes Oui, je vais vous donner le record de la saison pour Téléfoot sur TF1, 1,303,000 téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. Et puis on va passer aux infomédias. Ce matin, le dessinateur Riss était sur Europe 1. Oui, dans Europe 1 matin, le directeur de la publication de Charlie Hebdo s'est exprimé sur les nouvelles menaces contre l'hebdo satirique. Des, des menaces qui avaient commencé mercredi quand le journal avait fait sa une sur l'affaire Tariq Ramadan. Oui, je suis le sixième pilier de l'islam, dit Ramadan, le sexe en érection sur le dessin signé Juin. Ce matin, au micro de Patrick Cohen Riss a confirmé que les menaces contre le journal sont plus élevées que d'habitude. Écoutez. C'est toujours un peu difficile de savoir si c'est des menaces sérieuses ou pas, mais par principe, nous, on les prend au sérieux et on dépose plainte. Voilà. Vous déposez plainte, menaces répétées, plus nombreuses, donc plus sérieuses en ce moment ben nombreuses oui, c'est c'est des bouffées de haine comme ça, c'est des c'est des euh, une multiplication de de menaces de mort. Après, il faut voir euh, si elles sont euh, euh, sérieuses. Mais au-delà du sérieux de ces menaces de mort, euh, c'est une question de climat. On, voilà, nous on n'accepte pas d'être euh, traités de cette manière-là. Il y a quand même une ligne rouge à ne pas franchir. On peut dire ce qu'on veut sur Charlie Hebdo, c'est pas un problème, mais menacer de mort quelqu'un, ça n'est ni autorisé dans la rue ni dans dans un ni dans un journal ni nulle part. C'était Donc, Autre menace, celle proférée à l'encontre de Nadia Dam, journaliste et chroniqueuse dans Europe 1 Matin. Oui, on suit bien entendu cette affaire de très près depuis la semaine dernière. Nadia Dam est la cible de harceleurs anonymes et violents, des groupes aussi haineux que nébuleux dont le point commun est de discuter sur un forum internet. Ce forum... C'est le Blabla1825 de jeuxvideo.com, un site du groupe Webedia. Ces derniers jours, plusieurs appels à soutenir Nadia Dame ont été publiés par différents sites de journaux et signés par de grandes personnalités. Sauf que ce qui est en jeu ici dépasse largement son cas personnel ou un simple débat de journalistes sur la liberté d'expression. La question, c'est comment lutter contre le cyberharcèlement et quelle est la responsabilité des groupes comme Webedia qui ne modèrent pas suffisamment leur contenu. Ce matin, Philippe, vous recevez la présidente de ce groupe, Véronique Morali. Oui, bonjour pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je vous resalue. Bonjour Véronique Morali. Bonjour. Merci d'avoir choisi Village Media pour vous exprimer. Vous avez annoncé hier, vous associer aux plaintes déposées par Nadia Dam et par Europe 1, concrètement c'est-à-dire c'est-à-dire que on partage de façon totalement solidaire euh, toutes les atteintes, toutes les menaces, tout tout ce dont les femmes leur liberté d'expression, euh, leur intégrité physique et morale peuvent être l'objet. Et euh, à partir du moment où il y a des procédures en cours ou à venir, on s'associera en tant que partie civile s'il le faut, mais on s'associera pour montrer que euh, on n'est pas du tout euh, détaché de ce qui se passe, euh, euh, on n'est pas les seuls, j'entendais ce que disait euh, Raphaël Madame Bayou. Raphaël. Euh, certes, le forum euh, Blabla, blabla 1825 a accueilli euh, une infime minorité de, de, de, de gens qui profèrent des menaces qui sont intolérables et qu'on condamne, mais nous ne sommes pas les seuls. Et comme vous le disiez, c'est un phénomène de place que ce cyberharcèlement, euh, qu'il soit sexiste, antisémite, raciste, euh, qu'il soit, qu'il appelle aux attentats. On, on a vu sur Charlie ce qui se passait ce matin. Alors, quelle décision très concrète avez-vous prise pour modérer le forum Blabla 18-25 sur, sur le site jeuxvideo.com on, on a tout de suite pris la mesure euh, du sujet, et si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour dire qu'on élude absolument pas euh, le sujet de la modération. Euh, on a doublé euh, nos effectifs de modération permanente, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont affectés qu'à de la modération et à temps complet. Mmh. Et on a en plus, donc ça, il passe à 15, euh, et on a en plus 400 bénévoles qui sont euh, des jeunes issus de ces forums qui modèrent euh, ces forums. Je vais faire le calcul de tête, pardon, 15 personnes pour modérer 200 000 messages oui. par jour. Pardon, ça ne savait pas beaucoup, oui, ça doit mais, faire mais, 12 000 ou 13 000 messages mais, par personne mais, mais et par deux, jour. Oui, mais c'est là où on n'a pas la même façon de prendre les choses et je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer parce que la véritable modération, ça sera l'automatisation qui la donnera. C'est euh, avec des mots-clés qui des sont des mots -clés, effacés aussitôt. Des clés des bots, on en a déjà, de des algorithmes, c'est l'intelligence artificielle qui va nous y aider euh, à moyen terme et c'est ça qui va marquer la différence parce que la modération, qu'elle Quelle soit, et vous pourrez toujours nous dire que c'est pas suffisant, même si nous, on considère qu'avec des pics, parce qu'il faut voir que euh, les 200 000 postes, c'est tous les forums, et pas juste celui qui est incriminé aujourd'hui. Euh, et en plus, c'est une infime minorité. Donc, on a cet éternel débat de savoir euh, comment faut-il faire. Donc, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On prend la mesure du sujet, et c'est pour ça que je suis là ce matin, mais c'est un sujet de place et qui va bien au-delà de notre simple forum de place. Alors, du jour au lendemain, dites-vous, Raphaël Bayot, vous avez testé l'efficacité modération, vous avez exploré hier soir le forum Blabla 1825, qu'avez-vous découvert Alors, le préalable qu'il faut dire, c'est qu'il y a des centaines de sujets qui ne posent aucun problème. Les jeunes discutent ici de tout et de rien, avec une petite prédilection, bien sûr, pour les sujets sur les filles, les garçons, comment ça marche, etc. etc. En oh. revanche, il suffit vraiment de quelques clics pour comprendre que, non, vous n'avez pas résolu vos problèmes de modération. Des propos homophobes, antisémites, racistes, j'en ai vu beaucoup. Alors, par exemple, depuis le 12 septembre dernier, personne n'a retiré les propos d'un certain Alpha du Ceinture, sous le titre « Je déteste les youtres », Cet anonyme déplore, bordel, ces nuisibles ont infesté et perverti notre civilisation européenne. Qu'est-ce qu'on attend pour les, expul les expulser Depuis le 3 août dernier, aucun modérateur de jeuxvideo.com n'a supprimé non plus les mots d'un anonyme qui se plaint, je cite, d'un anonyme qui se plaint, je cite, une Gwyn Dragmasseur, j'ai envie de lui foutre des claques et baiser sa lesbo pour la corriger. Je ne vous détaille pas cet autre post, raciste celui-là, qui contient les mots crouille, bougneau, l'enculé, mis en ligne hier soir à 19h, bon, toujours okay. en ligne ce matin. Écoutez, je pense que oui. c'est vrai qu'on en laisse sûrement passé, on n'est pas absolument parfait. Et moi, je vais vous dire, la solution de facilité, c'était que je vienne ce matin vous dire, on ferme le forum, on ferme ce blog parce qu'il est, euh, effectivement, il abrite. Et c'est une infime minorité. Euh, donc ça aurait été beaucoup plus facile. Oui, mais c'est ce facile. Voit, parce non, que là, non, on, en... Pourquoi je, on est en train crois... d'en parler. Mais mais mais J'ai est... très bien non, compris oui. ce que vous voulez dire, madame. Mais c'est comme quand on dit, c'est une infime minorité de gens qui brûlent les voitures. Il y a des millions de gens qui ne brûlent pas de voitures. Mais ce qu'on voit, c'est les voitures qui brûlent. Et Raphaël va dire, ce qu'on peut retrouver encore ce matin... Concernant Nadia Dam, oui là encore, je suis navrée, mais vos outils de modération ne semblent pas fonctionner. Vous avez annoncé que vous alliez supprimer systématiquement tout, tout ce qui la concerne. Hier, 18h22, un internaute dont le pseudo est pute féministe a posté un, je cite, viol sur féministe explicite. J'ai vérifié ce matin, C'est toujours vous avez en ligne. Au vérifié au où... aussi ce qui se passe sur Twitter et sur d'autres sites. Sûr. Parce que mais il y, y, pas y a quand même, même, maintenant mais vous il y a pas quand même. Twitter, non, je vous vous ne euh, euh, responsable de tout. Donc on est responsable de Webedia. On va monter en puissance et accentuer nos efforts de modération, on va aller surtout vers l'automatisation. Oui. Euh, on en laisse passer, c'est certain, vous le montrez ce matin et ça montre que rien n'est dans le domaine de l'internet et dans le domaine des réseaux sociaux, on ne peut pas absolument pas avoir un pare-feu 100% parfait. Disiez... Ça serait beaucoup plus facile de le fermer, mais, mais je pense qu'il faut parce que il faut quand même donner sa, li... sa chance à la liberté d'expression et ne pas condamner tous les jeunes qui sur ces forums ne sont pas ces odieux personnages que vous décrivez et qui sont totalement euh... condamnables. Et en même temps... Et en peut... même temps, Pardon, Juste pour finir, euh, il faut que tous les acteurs de place prennent la mesure de leur responsabilité. Nous, on fait nos efforts de modération, on, en, on va les accentuer, on n'est pas parfait, mais on va les accentuer, ça va continuer. On travaille avec la police, avec la gendarmerie, il faut aussi que la police et la gendarmerie traquent et euh, euh, condamnent et que la justice aussi fasse son boulot. On voit Madame Chiappa cette semaine, parce qu'elle convoque une réunion de la place, secrétaire la secrétaire femme à l'égalité femmes-hommes, pour... Euh, Euh, essayer de voir comment, d'une façon collective constructive, on peut faire de cet internet un lieu positif et pas un déversoir de haine. Alors vous dites on, la solution de facilité est été de fermer le site, mais en même temps, euh, jeuxvideo.com, c'est 126 000 visiteurs uniques par jour. Est-ce que non de fermer le forum de blabla Simplement le forum, oh, oui, tout en gardant le jeu. Mais, mais on veut encore une fois. Est-ce que on, on, on interdit toutes les manifs parce qu'il y a des casseurs Non, on ne fait pas ça. Nous, on, on veut quand même dans ce pays préserver une liberté. Expression. Il y a une infime minorité de gens qu'on condamne. On va s'associer à toutes les procédures qui, qui seront engagées. Euh pour préserver euh, la liberté d'expression de Madame Dan. Et je me sens totalement solidaire de ce qui lui est arrivé et je condamne de la façon la plus ferme, ainsi que tous les gens chez Wabedia. Mais il faut voir que derrière, c'est un groupe éthique Wabedia. Euh, On a 2000 personnes et ce sont tous des jeunes qui sont quand même déstabilisés par ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je ne peux pas accepter, en tant que présidente de Wabedia, qu'on fasse cet amalgame. Et dans en quelle mesure euh, ce hashtag Balance ton forum euh, euh... vous a touché euh, y, y a J'explique aux auditeurs Balance ton forum On indiquait des marques Euh, euh, qui euh, postaient leur publicité, qui mettaient leur publicité sur Webédia, notamment les pas de Barilla et d'autres. Et les, chaque annonceur était interpellé un par un. Dans quelle mesure ça a gouverné votre décision de venir vous expliquer ici Non, ça n'a pas du tout gouverné notre décision. On a écrit à tous nos annonceurs parce qu'on leur doit aussi une transparence sur euh, ce qu'on fait, ce qu'on tente de faire, sur la prise de responsabilité qui est la nôtre, sur les efforts qu'on fait, sur notre sincérité à agir aussi pour condamner de la façon la plus ferme ces agissements. Euh, je suis venue ce matin parce que euh, c'est bien de montrer euh, ce qu'on fait. On n'élu de pas nos responsabilités. Euh, on est présent. Euh, encore une fois, euh, nous, on estime qu'on fait le maximum. C'est sûrement pas suffisant parce que l'Internet est une matière euh, enflammable et qu'on a des sujets extrêmement enflammables actuellement. D'un mot, Raphaël Bayo. Très rapidement, si vous modérez efficacement, vous allez perdre du trafic puisque les gens veulent avoir de la liberté d'expression. Ils iront ailleurs euh, et donc, moins de revenus publicitaires pour vous. Est-ce que C'est pour ça que non, la modération n'est toujours pas efficace. Pas du tout. Sur les forums, Et je veux jeux dire, vidéos, il elle n'est toujours a, pas efficace. Ça n'est pas du tout un sujet économique, étant donné qu'il n'y a aucune publicité sur euh, ces forums, blabla. Donc, je vous dis tout de suite ça. Il n'y a aucune publicité. Et si l'audience doit aller ailleurs, mais qu'on se débarrasse de tous ces messages épouvantables, on en sera très heureux. Merci beaucoup, Véronique Morali, présidente de Webédia, d'être venue nous voir ce matin. Merci. La suite maintenant avec Christina Cordula, un peu de légèreté, nous allons parler mariage et robe large, serrée, sûr, sur Europa. Leclerc. Philippe, c'est toi qui as acheté des Capricorns multivitaminés Oui, pourquoi Oh, mais les enfants adorent En plus, c'est super pratique, ces petites poches de jus de fruits Oui, je trouvais ça bien Et avec 30% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc, j'ai trouvé ça encore mieux Du 7 au 18 novembre chez Leclerc, les 14 mini poches de jus de fruits multivitaminés Caprisson de 20 centilitres, avec 30% de réduction immédiate, sont à 2,34€, soit 84 centimes le litre, En modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. À goûter, c'est délicieux Et multivitaminé Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Suivons Stéphane dans sa visite privée d'une véranda Akena. Je suis très heureux de vous faire découvrir cette véranda exceptionnelle installée par l'une des 65 agences Akena présentes en France. 65 agences Oui, et ce n'est pas tout. Savez-vous que chaque projet est pris en charge par un technicien conseil Akena qui le suit pas à pas jusqu'à l'installation C'est royal, non En ce moment, découvrez nos offres exceptionnelles sur akenaveranda.com.